Bienvenue sur les podcasts de la communauté PS3 avec Sirius, moi-même, de blog-ps3.net, avec The Poussin de PS3 News.fr et nico 91, 110 de euh, du forum JFL. Aujourd'hui pour euh, évoquer le jeu euh, MAG pour euh, Massive Action Game. Donc en fait c'est un jeu euh, qui est une exclusivité PS3, qui est uniquement jouable en ligne, Sur le PlayStation Network et euh, qui a la particularité d'être jouable jusqu'à 256 joueurs euh, donc ce qui est euh, ce qui est conséquent. Donc euh, Nico, qu'est-ce que tu penses de ce jeu Est-ce que tu l'apprécies Est-ce que tu l'apprécies Moi je l'apprécie beaucoup ce jeu euh, pour plusieurs raisons. Déjà c'est un jeu qui favorise énormément le, le, le jeu en équipe. Et euh, c'est vraiment le jeu, euh, si tu joues pas en équipe, t'es mort. Et ça, c'est, je pense, euh, l'un des seuls jeux à, actuels sur, sur, sur PS3 euh, euh, qui, qui, qui donne cette possibilité euh, assez poussée. Euh, ce que j'aime dans ce jeu aussi, c'est que euh, les cartes sont très très bien faites dans le sens où elles sont très interactives il y a, euh, elles sont assez grandes mais euh, elles ne sont pas vides il y a plein de choses à faire dedans il y a plein d'endroits où se planquer enfin, c'est des cartes qui sont très vivantes euh, ce que j'apprécie moins par contre euh, c'est le, le, nombre, le nombre de modes et le nombre de cartes qui sont, très, qui sont quand même limités. Euh, de mémoire il y, a, il y a 12 cartes et 4 modes si je me souviens bien Ce qui est un peu léger quand même pour un jeu qui, qui, qui se dit MMO FPS. Euh, voilà. Sinon, euh, l'évolution du personnage concret euh, est plutôt bien faite. Euh, on, peut, on peut créer euh, ses propres classes euh, en mettant ce qu'on veut dedans. Euh, avec bien, chose, bien sûr des choses qu'on qu qu déverrouille au fur et à mesure de la, de la carrière. Euh, moi, ce que je déplore un petit peu dans le ce jeu, c'est euh, finalement euh, les parties à 256 joueurs qui s'appellent la domination. Euh, c'est un mode où je n'ai pas encore bien compris euh, le système de jeu et je trouve qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses qui se passent en même temps et c'est pas facile de s'y retrouver. Par contre, euh, les autres modes sont très intéressants. Bon, on retrouve le mode euh, suppression euh, que tout le monde connaît, euh, qui est à peu près le mode match à mort d'un Call of Duty. Euh, par contre, on retrouve un mode acquisition, il faut aller, faut aller piquer un, deux véhicules chez l'ennemi ou vice-versa si on défend. Euh, et là, c'est une approche qui est très intéressante, il faut jouer en équipe, euh, certains qui, qui, qui soignent, d'autres qui réparent, d'autres qui brûlent. C'est un mode qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant et qui est, qui est très sympa. Il euh, y a le mode sabotage euh, là il faut faire euh, péter trois euh, trois objectifs dont un qui se qui se débloque uniquement si on a fait péter les deux premiers. Euh, là c'est un mode sympa aussi euh, qui favorise encore le jeu d'équipe. Bon globalement moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, les seuls défauts que je lui mettrais c'est le nombre de cartes et le nombre de, de modes. Euh, Peut-être le, le nombre d'armes aussi mais sinon, euh, sinon, sinon voilà. Rien à dire, je m'éclate sur ce jeu. Ok, Hervé, t'en penses quoi de ce jeu bah Moi, j'ai un avis assez partagé en fait sur ce jeu. Euh, graphiquement, il est pas beau, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus, parce que de toute façon, 256 joueurs en ligne, on sait bien que techniquement, ça va pas être faisable d'avoir et un jeu magnifique et un jeu jouable. Euh, le côté appréciable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lag dans le jeu, voire pratiquement pas, euh, malgré euh, les parties où on est 256. Euh, le, ce que j'aime pas trop en fait dans le jeu c'est euh... pas comment l'expliquer c'est euh... alors faut pas chercher déjà le ratio parce que le ratio mort euh, c'est même pas la peine dans le jeu là c'est pas l'objectif comme le disait Nico en fait c'est uniquement un jeu d'équipe mais euh, ce que j'aime pas c'est la lassitude et l'inégalité en fait qu'il y a entre les trois clans en fait il y a trois clans enfin trois, trois factions dans le jeu là il y a les Raven les Hivers et les Valeurs il faut choisir en fait des débuts de la partie et en fonction de, du choix en fait il faut que nos amis aient le même choix c'est à dire que pour quelqu'un qui est néophyte et qui rentre là dedans et qui crée sa partie et qui après cherche des joueurs pour jouer avec, avec lui s'il a pas pris le même groupe c'est mort donc ça déjà je trouve ça dommage je trouve aussi dommage que dans le mode euh, cette mode démolition dans Nico là où il y a tous les objectifs avec tous les tours à ABCDEF Euh, non c'est AVEC c'est Domination c'est Domination c'est 156 joueurs voilà alors dans ce, dans ce mode de partie j'ai jamais compris l'objectif de comment fallait faire exactement ouais je suis pareil que toi euh, la notice elle est inexistante comme dans la plupart des jeux de PS3 d'ailleurs mais euh, c'est comme ça mais là il là, là, là, y a vraiment une nécessité en fait, d'explication et il n'y a pas Donc en fait c'est un mode de partie où on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire et c'est un peu dommage. Et, et je pense que d'ailleurs que les chefs d'escouade euh, ne savent pas non plus ce qu'il y a à faire parce qu'on ne gagne jamais en, en, en domination. Euh, je crois que les Ravens, on ne gagne jamais. Et pour en venir en fait justement au dernier truc, en fait, c'est qu'il y a des inégalités en fait, entre, les, euh, entre les factions. Parce qu'en fait une carte correspond à une faction. C'est-à-dire que vous allez toujours défendre sur la même carte et toujours attaquer sur la même. Et bien il y a des cartes où... Le temps pratiquement vous allez réussir votre mission et des cartes où tout le temps pratiquement vous n'allez jamais réussir à la faire parce que en fait le, le, le, le terrain est fait de telle façon en fait que c'est pratiquement impossible de prendre ou c'est pratiquement trop facile de défendre et ça je trouve ça dommage c'est un peu inégal en fait au niveau des cartes et des, et des tensions. Si, si je peux intervenir juste vite euh, fait à mon avis c'est pas forcément à cause des, des factions à cause des cas. Euh, mm -hmm. moi c'est ce que je pensais au départ et finalement je pense que c'est la façon de jouer des gens euh... Je pense que euh, chez, chez les Ravens, il y a trop de gens qui restent derrière à sniper de loin ou à rester planqués. Euh, J'ai remarqué, euh, généralement, les Ravens, ils restent planqués euh, chez eux, même quand, même quand ils attaquent. Et euh, l'ennemi est même des fois obligé de venir nous chercher euh, directement chez nous. Euh, tandis que bah, quand les autres ils attaquent, et bah, ils attaquent réellement. Quoi. Et, euh, ils attaquent tous ensemble. Et je pense que là, il y a un réel, réel problème du côté de la, la faction Ravens ouais et puis l'autre truc en fait de, de la particularité de ce jeu en fait c'est que les factions en fait elles ont différentes armes qui sont pas les mêmes et ont différentes euh, capacités aussi il me semble donc euh, pas du tout les mêmes armes pas du tout les mêmes cartes enfin, c'est assez bizarre quoi mm. et euh, bon, c'est la particularité du jeu il est comme ça il, est comme ça, et, euh, il y a certaines personnes à qui ça plaît énormément moi ça m'a un peu gêné et puis autrement par contre moi, moi le, le gros point qui m'a scotché en fait c'est vraiment qu'il n'y pas de lag mm. Il y a 256 joueurs et il n'y a pas de lag. Pas de lag et pas de déco. Et pas ouais, et pas de déco. Et ça, je trouve ça, que ça exceptionnel quoi. Et le chat est pas mauvais en plus. Ok. Il pas mauvais. Donc moi, euh, bah, je pense à j'ai un petit peu vos avis. Euh, juste une notion. Il y a une notion de commandement dans le jeu. T'en as parlé Nico, mais euh, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on qu voit pas forcément dans d'autres FPS. Vu qu'il y a beaucoup beaucoup de monde juste expliquer qu'il y a une escouade de 8, après une escouade de 8, on passe euh, à une faction, à une armée, enfin c'est par paquet de 8 en fait, et, euh, et en fait, euh, suivant les grades qu'on obtient, on a la possibilité de commander une escouade, une faction, etc. et de donner des ordres à, aux, bah, aux, aux soldats qui vous seront attachés en fait. Et si vous remplissez les objectifs euh, que vous donne votre commandement, Euh, vous augmentez vos, vos points euh, et vous, donc vous montez encore plus vite en grade euh, voilà donc c'est une dimension aussi il a cette dimension de commandement euh, par rapport au nombre on ne la voit pas forcément sur d'autres FPS donc c'est vrai qu'il y a une, il y a une comme, je, comme tu le disais aussi Nico il y a, une, il y a un côté euh, jeu en équipe voire euh, tactique euh, faut pas, pas trop, ça peut paraître bourrin mais ça n'est pas, pas tant que ça finalement euh, moi ce qui m'a le plus gêné sur ce jeu c'est l'aspect graphique euh, c'est un jeu que je ne trouve pas très beau Euh, et ça me ça ça dérange euh, même si effectivement c'est pas ce qu'on demande le plus mais c'est vrai que ça, ça me dérange je trouve, euh, je trouve que les textures sont pas belles et il euh, n'y a pas de détails euh, euh, bon effectivement je pense que les développeurs ont dû faire un compromis entre faire un jeu très beau et, et un jeu très fluide à, avec énormément de joueurs bon bah je pense qu'ils ont fait le compromis euh, mais c'est vrai que là le jeu -là, il, est, il est pas très beau quand on le compare à Alors de toute façon c'est un, un peu les trois FPS du moment, c'est Modern Warfare 2, c'est Mag et puis c'est euh, Battlefield euh, Battle Company 2 qui est sur le point de sortir au moment où on enregistre cette, euh, ce podcast. Euh, c'est vrai que pour moi, par, enfin, par rapport aux démos, de, aux démos, aux démos que j'ai pu voir de Battlefield et, au, et de Modern Warfare que, que nous avons, euh, c'est le jeu entre guillemets que je trouve le moins beau. Mais euh, bah, effectivement, il a, a d'autres attraits à côté. Euh, et donc c'est vrai que bon, ces trois jeux-là, quelque part, ils ont. Ils jouent un peu dans la, même, dans la même cour. Ils ont chacun leur force, leur faiblesse. Euh, mais, mais voilà. Ok. Quelque chose d'autre à ajouter Non Non plus Non, non. Tu as bien fait de préciser sur le commandement. Elle est complètement zappée. Et euh... Ouais. Non, mais heureusement que je suis là pour, pour verrouiller. C'est quelque chose qui a double tranchant derrière le commandement. Parce que quand on tombe sur un... Un, un chef de, de, de, d'escouade qui, qui sait pas quoi faire et qui ne fait des, même des fois rien, euh, c'est un gros handicap pour, pour l'escouade et euh, ce qui fait généralement qu'on perd d'ailleurs. Ouais, pour ce perso, parce que, en fait un frag ça doit être 10 XP je crois. Oui. Et si tu fais un frag mais avec une, sur une zone d'objectif, ça t'en fait 20. Un, ça fait un frag, Voilà, alors là justement, euh, là je vais corriger. Un frag c'est 5. Et euh, un frag sous commandement c'est 10 et en fait la différence elle est là c'est que quand vous soignez quelqu'un votre... quand vous réanimez quelqu'un qui est mort l'XP c'est 10 et sur commandement ça fait 20 ce qui fait qu'en fait ça, ça montre bien que c'est un jeu d'équipe et pas forcément un jeu bah, où, où, où, comme tu disais tout à l'heure il euh, faut faire du ratio c'est que bah, là on voit bien qu'en soignant ou réparant on se fait plus de points que quand on tue ouais. tout à fait ok sur ce merci retrouvez-nous sur le podcast donc sur playstation3.mypodcast.com voilà salut salut salut